Louis Labado, Union Citoyenne Esquerreco-Sérenda-Cobuya, Michel Etchouvesten, Asken Cargualdian, Kuncheyi du Démocracia Eskacha-Basela, Etat, Opposition Kouak, Etziela-Nzunik. Bechédia, Horen Kambiastiada. Labado. Je veux que la mairie de Moléon ait mes camarades. Hein. La mairie de Moléon soit une maison de verre où chacun pourra venir exposer les problèmes qui sont les leurs et on essaiera de les traiter avec tranquillité comme on le fait au quotidien depuis des années. Lehenunguko emaitzen ikustez, beinat erkegaraien txerendak galtzegindio haien txerenden juntatzia. Lui Labadoen baldintza batekin. Üskkaen aldeko sozlaguntzen emaitiaen jarraikitzia. Hoietan, sohutako ikastolai, gai eskolai, üskkaen eta kulturaen sustazale dien alkarter eta afisak bihizkuntzetan egitiai. Lui Labadoen propozamen hoi gaizki hartu du toutes les associations basques peuvent compter sur moi pour maintenir et me demander de signer ça c'est une insulte au travail qu'on a fait en amont je suis contre l'éloignement des centres de décision avec tout ce que cela comporte mais je sais quand même ça fonctionne et j'irai à la communauté communautéagglomération parce que si on devait aller des gens comme nous dans les structures où on est majoritaire et simplement on serait pas dans beaucoup d'endroits quoi Aliantzaik estateke mauleko zerrenden hartian, lehia argahazten da huaiko hau zapezaden Michelle Etxebest, Luila Bato eta Beniat Elkegarraian hartian.